Les doux sentiments de la vie n'occupaient là qu'une place secondaire. Ils animaient trois cœurs purs, ceux de Nanon, d'Eugénie de et de sa mère. Encore, combien d'ignorance dans leur naïveté, Eugénie et sa mère ne savaient rien de la fortune de Grandet. Elles n'estimaient les choses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles idées, et ne prisaient ni ne méprisaient l'argent accoutumé qu'elles étaient à s'en passer. Leurs sentiments, froissés à leur insu, mais vivaces, le secret de leur existence, en faisaient des exceptions curieuses dans cette réunion de gens dont la vie était purement matérielle. Affreuse condition de l'homme. Il n'y a pas un de ces bonheurs qui ne viennent d'une ignorance quelconque. Au moment où madame Grandet gagnait un lot de seize sous, le plus considérable qui eût jamais été ponté dans cette salle, et que la grande Nanon riait d'aise en voyant madame empochant cette riche somme, un coup de marteau retentit à la porte de la maison, Et il fit un si grand tapage que les femmes sautèrent sur leurs chaises. Ce n'est pas un homme de saumur qui frappe ainsi, dit le notaire. Peut-on cogner comme ça dit Nanon. Veulent-ils casser notre porte Quelle diablesse s'écria Grandet. Nanon prit une des deux chandelles et alla ouvrir accompagnée de Grandet. Grandet Grandet s'écria sa femme qui poussée par un vague sentiment de peur s'élança vers la porte de la salle. Tous les joueurs se regardèrent. « Si nous y allions, » dit M. des Grassins, « ce coup de marteau me paraît malveillant. » À peine fut-il permis à M. des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, qui portait deux mâles énormes et traînait des sacs de nuit, Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre loto, laissez-moi m'entendre avec monsieur. » puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de saumur, monsieur des Grassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. »« Il ne peut venir que de Paris, en effet, » dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. « Il est neuf heures, peste, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. » Et. « Ce monsieur est-il jeune ?» demanda l'abbé Crechaud. « Oui, » répondit M. Desgrassins. « Il apporte des paquets qui doivent peser au moins trois cents kilos. »« Nanon ne revient pas, » dit Eugénie. « Ce ne peut être qu'un de vos parents, » dit le président. « Faisons les mises, » s'écria doucement Mme Grandet. À sa voix... « J'ai vu que M. Grandet était contrarié, peut-être ne serait-il pas content de s'apercevoir que nous parlons de ses affaires. »« Mademoiselle, » dit Adolphe à sa voisine, « ce sera sans doute votre cousin Grandet, un bien joli jeune homme que j'ai vu au bal de M. de Nussingen. » Adolphe ne continua pas. Sa mère lui marcha sur le pied, puis, en lui demandant à haute voix dessous pour sa mise, « Veux-tu te taire, grand égout lui dit-elle à l'oreille. En ce moment, Grandet rentra sans la grande Nanon, dont le pas et celui du facteur retentirent dans les escaliers. Il était suivi du voyageur qui, depuis quelques instants, excitait tant de curiosité et préoccupait si vivement les imaginations que son arrivée en ce logis et sa chute au milieu de ce monde peut être comparée à celle d'un colimaçon dans une ruche ou à l'introduction d'un pan dans quelque obscure basse-cour de village. Asseyez-vous auprès du feu, lui dit Grandet.